fut qu'un instant de folie, ce ne fut rien que ça pour le baiser, mais pour toi ce baiser m'a grisé d'une étrange et lourde griserie est-il vrai que l'on sent Et qu'on peut leur que jamais on n'en puisse guérir, parce qu'il n'y a qu'un jour, rien qu'un soir, rien qu'une heure est passé le frisson du désir. parallèle de bonheur sombre ou dans l'ombre j'ai senti se glacer mon cœur ce ne fut qu'un instant de folie ce ne fut rien qu'un ça pour le baiser Ez a szomorú, s nagy, s súlyos, s súlyos, s súlyos, s súlyos, s súlyos, s súlyos, s frisson.